On est retourné au labo vers 14h il nous restait deux heures à bosser. C'était beaucoup trop. J'essayais d'amener des gens avec moi au vestiaire pour picoler un peu de whisky ou alors j'y allais tout seul. C'était hors de question que je bosse. Quand j'ai senti qu'il était temps que je fasse une petite pause sur la bouteille, euh, je me suis assis sur une chaise à l'autre bout de mon poste de travail. Tranquille. Il y avait mes potes et des gonzesses et mmh. des paires de bas noirs sous une blouse oh, blanche. Yeah. Toujours autant d'effets. Une de mes collègues... Et une chiante, trop bosseuse, m'a demandé si j'allais bosser. « Ouais, peut-être, j'ai dit. » 15 minutes plus tard, rebelote. « Ouais, pas sûr. » Quinze minutes plus tard, la même, plein le cul. Je la voyais en train d'exciter son gros cul sur les chariots pendant que je me curais le nez et ça m'énervait. « Non, j'arrête là, on » Qu'est-ce qu'elle avait besoin de me faire chier J'étais bien là. Il me restait 30 minutes à tuer avant qu'on aille au pot de l'autre et je voulais pas qu'on me fasse chier. J'ai senti que ça l'avait énervé et je l'ai vu partir. Regarde, elle va voir Laurent, j'ai dit à un pote. Laurent, c'était mon chef. Du coup, j'ai changé de chaise. Je me suis mis à mon poste de travail histoire d'être un peu plus réglo. Deux minutes plus tard, le téléphone a sonné. Bougez pas, c'est pour moi Laurent Allô, Mike C'est Laurent. Salut, Laurent Tous mes potes s'étaient regroupés autour de moi, comme pour m'encourager. J'imagine que de l'autre côté, dans le bureau du chef, ça devait être pareil. Les bosseurs étaient réunis. Mais ils étaient beaucoup moins nombreux et avaient beaucoup moins de rage que nous. Il paraît que t'as pas grand chose à faire, là. Si, si, ça va. Je suis en train de préparer du boulot, là. Je te sens plus trop motivé depuis un moment. Si, si, ça va. Je suis motivé. J'entendais derrière moi « Mais sérieux, comment il ose lui parler de motivation ?» Et c'était vrai comment il osait. J'aurais dû lui demander comment on pouvait être motivé par un boulot pareil. Qu'est-ce qu'il y avait de motivant à se récupérer toutes les merdes de la ville pour les foutre dans des flacons, à ouvrir une bouteille de 2 litres de pisse un samedi à 8h, en s'en prendre plein la gueule, à passer ses journées à se sentir espionné, à se faire contrôler dès qu'on devait aller chier un coup ou pisser même pas pouvoir se payer un resto ou une bonne bouteille parce que le patron est un putain de radin. Il y a aucune raison d'être motivé pour tout ça. La seule présence d'une personne sur son lieu de travail est déjà un signe suffisant de motivation, ou de bêtise ou d'absence de volonté pour tout foutre en l'air. Moi, si j'étais chef, je trouverais beaucoup plus sain de voir un salarié manquer de motivation pour faire toute cette merde que de le voir venir gaillard en sifflottant, une brindille entre les lèvres, le pot de vaseline dans la poche prêt à se faire enculer à la demande Motivation, mon cul Non, mais si t'as rien à faire, tu peux venir aider par ici. Oui. C'est pas la première fois que je te vois traîner comme ça, et ça commence un peu à m'énerver. Il avait lancé les hostilités, commencé la bagarre, moi j'étais prêt. Et j'ai un passé de boxeur derrière moi, ça tombait bien. Ah ouais, j'ai répondu. Bah moi aussi, ça commence à m'énerver. Ok, là, je fais pas grand-chose, mais des fois, ça arrive que je fasse 15 000 séries et là, personne dit rien Crochet du droit, esquive direct au manteau. 15 séries, je peux vérifier. Ben oui, tu peux vérifier, y a pas de souci. Fin à droite, direct du gauche. Et la dernière fois quand tu m'as demandé de réparer ta machine, hein? Je l'ai fait. J'ai rien dit. Donc tu vois que je bosse aussi. Mes potes derrière. Oh putain, il est en train de lui mettre la misère. J'ai continué. Et aussi un coup, je t'ai demandé d'être formé sur un autre poste. T'as pas voulu Moi j'aurais bien aimé, mais c'est toi qui as dit non percute du droit, KO J'avais mitonné, mais c'était pour la bonne cause. Mes potes derrière, oh putain, l'enfoiré, il a retourné la situation à son avantage. J'ai fini. Donc tu vois que j'ai envie de bosser, mais faut m'en donner les moyens aussi. De l'autre côté du film, 1, 2, 3, l'arbitre continuait de compter. 8, 9, 10. Bon, ok, ben, salut alors. Ouais, c'est ça, salut. Je me suis retourné vers mes collègues, fier, vainqueur. Je l'ai niqué cet enfoiré J'ai été acclamé. C'était une victoire de l'humain. J'étais un héros. Mais c'était pas fini. Et j'étais énervé à cause de tout ça.